« Salut, je suis Philippe, votre professeur. Content de vous rencontrer. Comment ça va Salut, ça va bien, merci. Content aussi. Super, je suis là pour vous aider. Si vous avez des questions, dites-moi. Qu'aimez-vous faire quand vous ne travaillez pas J'aime jouer au foot et lire des livres. Et vous J'aime lire aussi, surtout des histoires. Et je fais des balades. C'est bien que vous aimiez le sport et les livres. » Oui. Ça me détend. J'ai hâte de commencer les cours avec vous. Moi aussi. On va bien s'amuser et apprendre ensemble. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là.